Page 129, les OGM, quelles conséquences France Inter, émission Le Téléphone sonne, 9 février 2006. Mais oui, il y a beaucoup de militants pro-OGM qui disent que les OGM sont, sont sains, en effet, ou qu'il n'y a pas de problème de santé avec. Ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que aujourd'hui, euh, les OGM sont très mal évalués aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire qu'ils euh, sont faits pour contenir des pesticides. Et euh, si ces pesticides ont des effets indésirables, comme la plupart des pesticides sur la santé, ils ne vont pas se voir directement. On ne peut pas donc dire que, par exemple, les Américains, ce serait stupide, de De dire que parce que les américains mangent des OGM depuis longtemps et qu'ils ne semblent pas mourir comme des mouches, les OGM sont sains pour la santé. Parce que si cela augmente le diabète, ça a augmenté la glycémie chez les taux des rats, chez, dans les sangs des rats qui en avaient mangé pour certains OGM. Si cela augmente le cancer, si cela augmente des problèmes d'immunité ou des problèmes de reproduction, eh bien aujourd'hui on ne sera pas capable de le voir avec des tests de trois mois sur rats et c'est extrêmement grave. En ce qui concerne le questionnement de la société sur les OGM, je trouve qu'il est. extrêmement sain, tout simplement parce que c'est une révolution, c'est la possibilité pour la première fois dans l'histoire de l'homme de passer la barrière sexuelle des espèces et d'utiliser industriellement une molécule qui est l'ADN, qui est le patrimoine génétique des êtres vivants, pour les modifier et donc il serait anormal que la société ne se questionne pas, d'autant qu'il y a à la clé les brevets sur la base de l'alimentation qui change complètement notre système. Donc au contraire, cela me semble extrêmement sain pour répondre au monsieur que nous nous questionnons et je trouve grave, puisqu'il l'a cité, que l'Académie de médecine et l'Académie des sciences aient fait un rapport sur euh, les, les OGM sans du tout, si ce monsieur l'a lu et regardé, citer une seule étude de toxicologie. C'est un mmh. manque de sérieux complet dans, dans le rapport.